Zie. Ja. Se sont retrouvés, chacun s'en souvient. À Rome, c'était le grand soir. Ils sont arrivés dans leurs autos Les hommes Ik kan ze